Vie, nous y sommes, la voilà cette citadelle réputée imprenable C'est ici q u e s t produit 80% du marché mondial du disque C'est ici que la fiente pensait trouver un logis Si nous sommes là ce soir, c'est que nous voulons abattre ce géant Si nous sommes là ce soir, c'est que nous voulons abattre ce géant なのでまたね